Allez, bienvenue dans la Belle Rock. On est le 14 septembre 2008. On a beaucoup, beaucoup de, de, de très bonnes choses pour vous ce soir. C'est clair que la musique va continuer. Et puis,、euh, il y aura plein, plein de surprises. Une émission bourrée à craquer, vraiment.、Euh, allez, juste le temps quand même d'accueillir mes compatriotes hein, pour、euh, ce soir. Sarah, en face de moi, comment vas-tu Hello, I'm fine. How are、ouais. you Oui, a s bien, bien, bien, bien. C'est、hey. vrai qu'on a bien tracé ce week-end. On a、oh、fait pas mal de choses. Et je pense que l'émission va être plutôt sympathique ce soir. Oh, super Avec plein de nouveautés. Enfin, on en reparle dans quelques instants. Comment vas-tu, Simon Très bien, très bien. Plein de nouveautés hein, ce soir. Ah ouais, plein, plein, plein de <rire> nouveautés.、Ouais, D'ailleurs, on va commencer une tout de suite. Un groupe qui nous éclate bien en ce moment. On a reçu un single, ça s'appelle We Have Band, un nouveau groupe londonien. Un trio, hein, plus exactement composé de Thomas, Dédé et Darren. C'est un single、euh, qui va sortir le 10 novembre prochain. Qui s'appelle Oh, une actualité pour ce groupe un petit peu hype en ce moment, puisqu'ils ont contribué à la prochaine compilation, par exemple Kitsune, hein, Kitsune Maison 6, qui va sortir fin. Octobre. Et puis le public aura l'occasion de les découvrir très prochainement, puisqu'ils joueront en France au Transmusical de Rennes le 4 décembre prochain. En attendant, ils sont déjà dans la Belle Rock, et oui, We Have Band, ça s'appelle Ho!、Oh". w e r h a e r h a e r h a r e r harder, e r h a e r e r h a e r e r h e r e r h a e r e r h a e r e r h e r e r h Take a seat, take us down. Deep breaths, look around at those surrounds. Finding me, finding you, and stay us down. s i p p i n g and zipping and zipping in, in the crowd. Name tag tops, you to the l o s t and f o u n d Think of that, no, I'm giving you the crown. Reeling back what there is t i l l your c a the sound. From the back, from the front, from the other ground. We're all so e l l i h o r d We're all selling water We're all selling water We're all selling water Let's speak while the freaks are whispering All the while in stock, no one listening b a e i r phones are the clones in control They know and we know how this will unfold As they hit the floor, one more tap, tap from the double door. Stepping up, stepping up, now you feel good. Just like you were told, like you always should. We're home, home, home, home. We're selling horrible all all selling horrible C'est une nouveauté signée Label Rock sur Virgin Radio r o c k s t a r Musique ce soir avec、mmh. beaucoup de stars et beaucoup de musique, ça c'est sûr.、Hein. Oh, ça s'appelle donc, ça va、oh. sortir le 10 novembre prochain. Moi franchement, j'adore. Ah、euh、ouais. d a n s l e studio là. Hein Tout <rire> le monde danse. Dans ouais. Oh Oh Oh Ouais. Alors je vous <rire> disais, une émission bien remplie hein, ce soir sur le 89-4, puisque évidemment beaucoup de, de nouvelles musiques hein, tout au long de la soirée jusqu'à 20h. Et puis beaucoup de, de sons aussi, puisqu'on aura l'occasion d'accueillir les Wax qui viendront défendre leur nouvel、ouais. album, troisième album hein, qui s'appelle Hacker Ouvert. Ça sera un petit peu plus tard dans l'émission. On aura aussi une, une, une interview avec Denis Noël. Certains d'entre vous le connaissent plus sous le surnom de Double.、Hein. Je crois que c'est ton c u s Simon.、Ouais. Euh, Double, donc, q u i v i e n d r nous parler d'un contest, une compétition hein, qui se déroulera la semaine prochaine, dimanche 21 septembre, du côté de bah, près de la piscine de Rouen, là-bas, près du skatepark. Et puis finalement, on aura un petit clin d'œil aussi avec le festival Avaranda hein, qui se déroulait ce week-end. Ça doit être. Ça s'est terminé il y a. Il y a Quelques heures de ça. C'est du côté de Di Grande. On aura une interview avec Raphaël Bajar hein,、euh, de l'association Plaisir Embryonnais. Et puis je vous disais, beaucoup de très b o n n e m u s i q u e comme We Have b a n d pour commencer. Et surtout, notre coup de cœur cette semaine, c'est le cinquième album de la chanteuse islandaise qui s'appelle Emiliana Torini.、Euh, L'album s'appelle Me and Harmony. Ça sort sur le label Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet.、Euh, c'est sorti lundi dernier.、Et、Sarah, c'est pas toi qui、oui. vas me dire le contraire. un album C'est une bonne, franchement, e x、ah, c e l l e n t Ah, superbe. Franchement, c'est une fille sublime. Mais on peut expliquer pourquoi Explique, s'il te plaît. Bah, elle n'est pas, pas très vieille. Elle était née en 77. Oui, bien plus jeune que, que moi, par exemple. Voilà, c'est une gommande. Pourquoi Parce que son papa, il est、uh, italien、ah、et、oui. il tient un restaurant. Ah oui, ça c'est toujours un、voilà. bon signe. <rire> et sa mère, elle est islandaise. Voilà, donc elle tient sa nationalité de l'Islande à cause de sa maman.、Ouais. Voilà,、une、voilà. Carrière assez、euh, récente, on va dire. Oui, assez récente, parce qu'on e ne la connaissait pas avant 9 9 en fait. Ouais, ouais. Parce qu'elle e a sorti、euh, euh, un single qui s'appelait、euh, Love in the Time of Science.、Ouais, C'était même, même un, un album. album C'était、ouais. voilà. son troisième Album, premier album disponible en Europe. Il y avait eu deux qui n'avaient pas dépassé la frontière de l'Islande.、Voilà. Et donc elle s'est fait connaître en 99. Une musique qui est variée.、Hein. Ça va du trip-hop à une pop très acoustique. Et finalement, elle a tourné avec du beau monde, Simon. Bah, ça va pas oui, mal.、Euh, pas mal.、Hein. Avec、euh, Moby, Sting, Dido,、euh, Travis, Tricky. Ouais, <rire> ça va plutôt pas mal.、Ouais. Emilia Torini, retenez bien ce nom. Si vous n'avez qu'un album à acheter cette semaine, bah, soyez、euh, il faut que ça soit absolument celui-ci. Me、oh, oui. and Harmony, donc, c'est disponible. Disponible peut-être au forum Espace Culture ou sinon. non Commandable, ça c'est sûr. On s'en écoute plusieurs extraits ce soir dans la Belle Rock. Le premier s'appelle Jungle le Drum. My heart I'm s beating、like、a jungle a up d r m a n burning you got me burning. I'm the me I'm moment between the striking and the fire. トンマー。<音楽> Soir de 18h à 20h, deux heures de son, pas comme les autres. Cœur De la semaine, Emiliana Torini Jungle Drum, issue de son cinquième album Me a n Armini, disponible dès à, matin, dès, oui, dès à présent, puisqu'il、oui. est sorti lundi dernier. Et puis à l'instant, première visite dans ton beau pays, Sarah, l'Angleterre, avec、ah. Friendly Fires. Hein, retenez bien、de、ce、CM. nom. Deuxième, ouais, oui, oui,、enfin、bon, oui, elle n n bon, f i est plus islandaise, hein, la première. Non, mais、même. la première, We have band. Ah oui, we have band, exact.、Oh, je l'avais déjà zappé de la playlist c'est <rire> pour ça. Oh, oh. On essaye d'être trop organisé. Bah, des Tu, fois. tu sais qu'il y a tellement de choses à part ce soir, c'est fausse. Exactement, pour ça, exactement. Alors, je, correction, deuxième donc, visite dans ton beau pays,、ah, l'Angleterre, Sarah, avec、euh, un nom à retenir, un Friendly Fires.、Oui. Ils v C'est près de Londres, Saint-Alban, s'il me semble. Ouais, oui, c'est un peu pétillante. C'est un peu pétillant, d'accord. Ah oui, Saint-Alban. Ouf,、ah. oui, d'accord. Si, si maintenant les Anglaises se mettent à faire des blagues, on s'en sort plus, hein, franchement.、Euh, bien, bien, bien vu, ça va bien. bien, bien.、Oui. Oh, J'ai pris 10 minutes pour trouver celle-là.、Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Premier、non. album Premier album、euh, qui sort sur XL、oui. et Baggots Banquet. Et、euh, en fait, il y a une petite histoire, comme avec tous les groupes qu'on aime bien. On aime bien tes petites histoires, ça. Oui, les petites histoires, c'est qu'ils étaient très jeunes qu'ils se sont rencontrés, ces messieurs de ce groupe. Allez, Dis-nous de dis quel âge. 14 ans. 14 ans,、ouais. c'est vrai ans. que ça commence très très tôt du côté de l'Angleterre. Voilà, ils étaient toujours à l'école, ils écrivaient les petits trucs, ils avaient un petit groupe à eux, et puis quand ils ont quitté l'université, donc ils sont pas bêtes. Oui. Ils sont allés à la bonne éducation, et ils ont commencé le groupe Friendly Fires, et puis voilà, le résultat, c'est qu'est-ce qu'on vient de dire. C'est énorme, hein, énorme, hein. avec pas mal d'influences, justement, le, le, le label, par exemple, allemand compact, pour le petit côté un petit peu électro dessus, Carl、euh, Craig, et puis Prince, hein, du côté du fun. Ça, c'est l e u r plus g r o s s e i n f l u e n c e Et, Et la bonne nouvelle,、quoi. ouais, dépêche-moi dessus. Il y a un petit quoi, peu un、ouais, de tout.、Ouais. D'ailleurs, c'est bien que ce soit signé chez XL, puisque ouais,、euh, si、un label où on retrouve par exemple Beck, où on retrouve aussi The Prodigy. C'est vrai qu'il y a un bon crossover、oh, yeah. un potentiel commercial énorme pour les Friendly Fires. Le premier album donc qui s'appelle tout simplement Friendly Fires. Et si vous êtes du côté de Lyon, ce qui n'est pas si loin pour aller voir un groupe comme ça, vous en aurez bientôt la possibilité. Et ouais, si vous êtes emballé, il faut aller du côté de l'épicerie moderne à Lyon le jeudi 20. novembre. Cool. Ah, une petite、ouais. croix sur le calendrier, c'est dans un mois et demi à peu près. Pour、gros. aller voir Friendly Fires, ça c'est vachement bon.、Hein. Allez, la Belle Rock, c'est tout de suite.、Hein. On vous rappelle qu'on aura des interviews tout au long de ces deux heures de, de wax de Denis Noël à, alias Double. Et puis aussi, on fera un petit clin d'œil à Raphaël Bajard du festival a r v a r a n d a puisque mademoiselle Maya insiste. Ah bah, Bien a h b sûr! Manifeste-toi, ma chérie, vas-y. Allez! Allez.、Euh, tiens, i va v o s parler bah... maintenant, c'est l e va plus parler. C'est un petit peu pour ça que je l'ai fait, si tu v e u Simon Bookish, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Il aime bien les bouquins. Oui, moi、ouais, aussi, ouais. T'as avalé un clown, toi, sœur, ça va. Hein、ouais, tu sais, tous les, tous les trucs qu'on a fait ce week-end, ça m'a donné la pêche. Bon, c'est u n compositeur anglais hein, qui s'appelle、voilà. Leo c h a d b u r n Il enregistre sous le nom de Simon b u o k i s h Il sort son troisième album, premier album pour un label allemand assez expérimental, on va dire,、mm -hmm. qui s'appelle Tom Lab. Alors,、euh, c'est un musicien hein, de formation classique. On l'avait d'ailleurs déjà repéré du côté de la pop pour quelques remixes qu'il avait s i g n é des Franz Ferdinand par exemple, les Grizzly Bear. s、mm -hmm. Et voilà qu'il revient donc avec un nouvel album. Qui s'appelle Everything, Everything, sur lequel il propose une pop avec pas mal de touches jazz un petit peu. Il y a aussi pas mal de musiques classiques avec des instruments vraiment divers. On retrouve du farfisa par exemple, des saxophones. Ça... C'est une sorte d'orgue, Sarah,、ah. que tu retrouves dans les années 60, justement.、Ah, bah, bah, bah, bah, bah. Des saxophones, des cuivres, de l'harpe, du piano. Un album donc qui s'appelle Everything, Everything, sorti prévu le 7 octobre prochain. Vous allez voir, c'est assez space, mais c'est、euh, pop, c'est sympa. Ça s'appelle Simon b u o k i s h ポーチェットフィアテ l e クスイヤス He's a cowboy, he's a cowboy now. Just a portrait of the artist who's a fountain. Wishes farewell to the clowns on the way. And he says, Run from fear, fun from real. That's what he'll say, that's what he'll say to them. Just a portrait of the artist as a fountain, riding off into the sunset alone. He checks his ears, nose, and eyes as he travels.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 Say. That's what he'll say to them. Say to them, yes!、Yeah! Of the artist who's a fountain riding off into the sunset. Hello, He checks his ears, nose, and eyes as he travels. He's a cowboy, he's the cowboy now, but just a portrait.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 Electro, Reggae, World. Deux heures de son, pas comme les autres. Le C'est dans la Belle Rock. De la pop musique、euh, inspirée de la musique classique.、Hein. On vous rappelle, l'album s'appelle Simon b u o k i s h Everything, Everything. La date de sortie prévue en Europe le 7 octobre prochain.、Euh, drôlement bien hein, cet album.、Hein. Simon b u o k i s h、euh, peu accessible, mais bon, à force de l'écouter plusieurs fois, ça, ça passe bien. Et puis finalement, il y a des morceaux qui sont quand même.、Euh, C'est pas tout barré hein, dans cet album. Il y a des trucs vachement bien. Et puis、oh, à l'instant. Pas ça passe peu près pas. Oui, celui-ci, ouais, i、ouais, était ouais, largement、okay. diffusé. Il y en a d'autres qui bon, sont un petit peu、dit. plus. Ouais, ouais. Très belle mélodie. Donc Simon Boukish, Un compositeur anglais, l'album sort début octobre. Et puis, on restait dans la pop inspirée par la musique classique avec un groupe hollandais qui a sévi de 1967 à 1989 qui s'appelle Exception. Exception qui avait la particularité d'avoir plus de 20 musiciens en tout qui se réinterprétaient un petit peu des morceaux classiques, le plus souvent en version rock. D'ailleurs, Little X, Plus qu'on vient de s'écouter sur un album paru en 1960. J'ai pensé que passer un petit, musique, un petit peu de musique du monde, un petit peu comme ça, ça nous amènerait tranquillement vers le festival a Varanda.、Ah. Peut-être vous avez été du côté de y g r a n d e fêté avec、euh, l'association qui s'appelle Plaisir Embrionné, le dixième anniversaire de cet excellent festival hein, qui affirme au fur et à mesure des années、euh, sa volonté de s'ouvrir au monde avec des artistes traditionnels de musique du monde. C'est beau, c'est vachement bien.、Hein. Festival a Varanda donc, qui s'est terminé il y a quelques heures. On en a profité hier entre deux averses de pluie. L'après-midi, c'est vrai que Sarah, il... le temps n'était pas terrible. Non, ça m'a me... rappelé beaucoup de mon pays. Ouais, c'est un bon festival anglais <rire> un petit peu hier. <rire>、euh... bah, avec les cagoules, le, le, le, le pola r et tout ça, il fallait.、Hein. Ouais, exactement. Alors, il y avait beaucoup de, de belles choses hein, pour cette dixième édition. Il y avait par exemple Jim Rollins hein, qui vient de, du pays de Galles, par exemple,、mm -hmm. un chanteur gallois avec un fort charisme qui était là le vendredi soir. Et puis、euh, la star hein, espagnole, Carlos Núñez, donc. Sa gaïta enflammée, c'était hier. Et puis cet après-midi, il y avait du chant occitan et acoustique. C'était exceptionnel du côté de l'église d'Igrande. Beaucoup, beaucoup de, de monde. s a le l comble hier, par exemple.、Hein. Il a même、euh, fallu refuser du monde du côté d'Avaranda. Ce qui、euh, bah voilà, est、ouais. un petit peu le, le succès. C'est comme ça. En tout cas, on en a profité pour faire une petite interview, pour en savoir、euh, plus, pour dresser une sorte de bilan avec、euh, le président de l'association Plaisir e m b r i o n n a i s qui s'appelle Raphaël Bajard. Écoutez-le, c'était enregistré hier. Du côté dix grandes, le petit bilan, les points forts, et puis l'avenir évidemment de, du festival. Pop rock, electro, reggae, world. Deux heures de son, pas comme les autres. C'est dans la belle rock. À Alors, les temps forts,、euh, moi, je pense que c'est le moment où on a ajouté des activités en journée, parce que là, j'ai vraiment eu la sensation qu'on crée un festival, que les gens venaient pour le week-end, s'installaient sur le week-end. d'autres points forts, c'est 2003, lorsque on a eu l e bonheur d'accueillir Michael Jones, qui est devenu notre parrain.、Et、ben voilà, on s'est rapproché d'une, d'une grande figure de la musique, et, et, ça nous a ouvert des portes, puisqu'on a pu, ensuite, avoir des contacts artistiques, et voilà. Donc, pour moi, c'était un moment fort. C'était un moment fort aussi pour toute l'association, parce que notre association est entièrement bénévole. On s'est rendu compte, avec le concert de Michael Jones, qu'on passait à une vitesse supérieure dans la gestion, euh, du Plateau artistique quoi. Ouais, grosse, grosse tête d'affiche. Donc, Carlos s u n e s qui est le plus grand représentant actuellement en musique celtique. Je l'ai découvert、euh, il y a pratiquement dix ans. Et en fait,、euh, depuis plusieurs années, on se pose la question. J'ai réussi à déplacer l'association sur un lieu de concert pour qu'il voie ce que donnait Carlos Agnès sur scène. Et puis, le temps a passé, les possibilités n'étaient pas données. Donc, on a dû patienter. Mais à chaque fois, quand on en rediscutait avec lui, il nous disait un jour ça se fera, un jour ça se fera. Et puis voilà, le jour est arrivé. Notre scène doit faire partie vraiment des, des, des, des plus petites scènes sur lesquelles il tourne, ça c'est sûr, i c'est sûr. Il a souhaité s'ajuster vraiment、euh, à, à nos possibilités, quoi. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment très, très agréable. Alors l'avenir, on a beaucoup travaillé cette année sur les 10 ans. Les dates de toute façon sont arrêtées pour 2009, puisque le festival aura lieu les 11, 12 et 13 septembre 2009. tous les ans, on voit le public sortir, il nous dit à chaque fois, c'était génial, mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir nous faire l'année prochaine? Vous allez forcément être obligé de monter un petit peu. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je remercie tous nos partenaires,、euh, dont ceux qui, qui me font l'interview en ce moment, parce que sans ces partenaires, on ne pourrait pas,、euh, se faire connaître. On entend, on reçoit encore régulièrement des appels de gens qui nous disent, mais on, on vient cette année, mais on n'avait jamais entendu parler de vous. Donc, bien évidemment,、euh, un grand merci à tous nos médias. Voilà donc Raphaël Bajar, d président de l'association Plaisir e m b r i o n n a i s enregistré hier soir, juste entre deux balances de Carlos Nunez. D'ailleurs, une petite surprise l'attendait le soir même, puisque Raphaël, qui est musicien lui-même du côté de la Savoie ou de la Haute-Savoie, Il a été invité directement pour jouer de la flûte sur scène pendant le concert de Carlos Nunez. Et Michael Jones était présent et il, a venu, il est venu souffler les dix bougies du gâteau à Varanda. Pareil pendant le concert de, de Carlos n u n e z on vous rappelle s a le comble hein, pour、euh, le musicien, la star de la g a ï t a voilà、euh, Bien ça, tout ça, hein, Varanda. Oui, a s ouais, ouais et aussi, il faut noter、euh, dans la journée,、euh, ils avaient des, in des instruments、euh, que les enfants pouvaient jouer avec. ouais Des structures musicales. Oui, les,、ouais, les structures. Bien décrit.、Euh, mais sublime, quoi. J'ai le vraiment... flyer, c'est pour ça. Ah, ouais, c'est ça. <rire> <rire> mais vraiment sympa, et les enfants, ils ont vraiment adoré ça, quoi. Ils ont adoré, ouais. Et ouais, le cantine aussi, il y avait le cantine musical, e il y avait la danse,、euh, je sais pas, folklorique. Il y avait plein de choses. D'ailleurs, si vous étiez du côté d'Avaranda ce week-end et que vous voulez nous, nous, nous envoyer un petit mot sur l'email, c'est possible. Virgin Radio One, arrobas, orange.fr. Nous donnez vos impressions sur ce festival qui vient de se terminer. Virgin Radio A noter aussi qu'il existe un site internet fort complet. Vous retrouvez plein de photos dessus et puis plein u i s p d'infos sur cette association Plaisir Embryonnais ainsi que le festival a Varanda. C'est www.avaranda.fr. Avaranda a w a R-A-N-D-A.、Euh, sinon, envoyez-nous u n e m a i l Virgin Radio One. a r ar r o a s e Orange.fr. Voilà, ça fait beaucoup de, de, de choses à retenir. b o u r e t o u r à la musique avec des choses un petit peu plus rock, plus couleur de label rock. Cheeky Cheeky and the Nosebleeds, tout nouveau single hein, pour ce groupe de 5 anglais qui viennent de Woodbridge. C'est dans le Suffolk,、oui. en Angleterre. On a Christian à la guitare, Charlie qui s'occupe du chant et de la guitare, Rory au chant aussi, Ali. Qui s'occupe de la batterie et on a à la basse Tom,、euh, un beau single hein, qui va arriver le 3 novembre prochain. On est très excités parce qu'ils、euh, vont venir pour、euh, la première fois en France. Alors, c'est pas dans notre région, Simon, non, non, mais pour tous ceux qui nous écoutent sur le podcast, ça va les concerner. Ça va les concerner. Il faudra vite qu'ils téléchargent l'émission parce que c'est mardi et mercredi. <rire> c'est、euh, donc mardi 16 septembre à Paris, à l'Elysée-Montmartre et mercredi 17 septembre à Nantes, à l'Olympique. Voilà, et si vous ne connaissez pas Chiki Chiki and t h Nosebleeds, et bah Chiki Chiki and t h Nosebleeds. Louis Let Me Go, c'est le nouveau single et ça sonne comme ça. Cheeky and the Nosebleeds, n o u v e a u single qui va sortir le 3 novembre prochain. You Let Me Go, un groupe de 5 anglais. On vous disait qu'ils viennent du Suffolk en Angleterre. Et si vous nous écoutez via le podcast, hein, puisque tu sais, Simon, qu'on peut réécouter l'émission,、euh, avant c'était chaque semaine, hein, fallait se dépêcher. Maintenant elle reste en ligne.、Hein. Je ne sais、mmh. pas si tu as noté la, la ouais, différence, ouais. mais c'est bien pratique.、Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez remonter jusqu'au 17 août et réécouter en intégralité via le web hein, sur、euh, http:///labelrock. Tout en un seul mot, blogspot.com. HTTP l a b e l r o c k b l o g s p o t c o m Vous p o u v e z écouter toutes les émissions. Et si vous nous écoutez donc à partir de demain sur le podcast, il faut absolument aller les voir en concert. Ça va être rapide, hein, une visite rapide, deux jours seulement. Deux jours,、ouais, ouais. mardi 16 septembre à Paris, à l'Elysée-Montmartre, et mercredi 17 septembre à Nantes, à、ouais. l Olympie. c h e k y Cheeky on t n o s e l e e On vous disait qu'ils viennent d'une région qui s'appelle le Suffolk, c'est à peu près à une heure de route de Londres, et c'est vrai qu'on a une sorte de petite émission qui devient culte un petit peu là-bas, puisqu'on reçoit pas mal de, de musiques de groupes locaux qui viennent du Suffolk, et on en a reçu un. C'est une exclue mondiale, apparemment reçue par MP3, le manager d'un groupe u d groupe qui s'appelle The v i c k e r s qui nous a envoyé un morceau enregistré récemment, apparemment jamais diffusé à la radio. Que ce soit en Angleterre ou dans le monde entier. Donc, c'est une e x c l u On va dire que c'est une, gros <rire>、oui. une grosse exclue, s pas une grosse exclu mais c'est une belle e x c l u comme on aime. Dee Vickers. Alors, donc, ils viennent effectivement du Suffolk,、so、comme les c h i e k y c h i e k y Anonymous Bleeds. Ils ont été votés m e i l l e u r g r o u p e punk garage 2008 en Angleterre. Un groupe avec beaucoup d'énergie, un son bien r i c h e bien enregistré en mono, comme dans le temps, vous allez voir.、Euh, un groupe qui vénère les Sonics, les s t o o g e s MC5 et Mod Honey. En gros, c'est 1 minute 30 le morceau. Donc,、euh, on p o s e la table avec. Voilà, on sait ce qui arrive, hein, dans les morceaux d'une <rire> minute trente dans la Bell Rock.、Euh, ils viennent d'être signés sur le label Dirty Water Records et il y a un nouvel album qui s'appelle Back on the Streets qui va sortir début octobre et donc l e s c l u b s là voici, la voilà. Vous allez voir, c e s rêche, h D. Vickers, ça s'appelle Small Town Blues. Small Town Blues, le genre de son qui devrait largement couvrir la patrouille de France, hein, qui doit être dans le ciel r o u n n a i s à l'heure où on parle. Je pense qu'on fait encore plus de bruit que les rafales ce soir. C'est bien. Small Town Blues, donc exclu mondial, hein, reçu pour label l e rock de ce groupe qui vient du Suffolk.、Hein. Tu t'étais absenté, Sarah. Je disais、oui. qu'ils viennent du Suffolk.、Hein. Beaucoup、ah, de choses qui、bon. viennent de là-bas et qui viennent donc d'être signées sur un label qui s'appelle Dirty、Whitey、Water Records. Nouvel album Back on the Street. Ça va sortir début octobre en bon vieux vinyle.、Hein. Pas de CD. Attention pour. Hein, faut pas leur en parler, voilà. e t on revient du côté de la France, même si le nom est anglais, c'est bien un groupe français, hein, un projet qui s'appelle The One Tones.、Euh, derrière ce projet, Simon se cache plusieurs artistes et musiciens de la scène française. Eh ben oui, JP Nataf des Innocents, quand même. Ouais, quand même.、Ah ouais. <rire> euh, on, on aime bien les Innocents, nous, sur, sur Virgin Radio.、Ouais. On passe souvent Color ou l'autre Finistère. Hum.、Mmh. Hein、non, c'est une petite anecdote comme ouais, ça. pour、euh, mais... Certains auditeurs、euh, comprendront. <rire> album de la Simone, Bertrand Bonello et bien d'autres encore. Ouais, alors le、ça、groupe de One Tones, c'est pas nouveau. C'est sorti le 7 avril dernier, mais on l'a reçu que récemment et ça nous a bien plu.、Euh, c'est un album qui a la particularité de, de reprendre que des, des, des, des, des, des, des titres hein, où c'est marqué I want you dedans. Non, non, non. I want you. I want you. Ok, ouais, ça va. Okay, ouais, ouais. On, on attend la fin de l'émission, p a c e que. Oh <rire> non!、Ah, ç a r a h t i e n t le coup. Il reste encore 1h20. Tu vas y arriver. Je sais pas si je peux.、Oh, si, si tu peux. Allez,、okay. donc,、euh, un album <rire> qui compile des reprises. Je suis tout rouge. m a i n t e n a n t je sais plus quoi dire. Voilà, des, des, des titres. I want you. Gagné. Alors, il y a beaucoup de choses. Puisé dans un répertoire d'artistes variés. Par exemple, on retrouve évidemment le I want you de Bob Dylan. On retrouve aussi I want you de Tom Wade, Selvis Costello, Kiss, Dean Martin. Et nous, celui qu'on vous joue, c'est une reprise de Christine Perfect. Peut-être tu, tu connais Sarah. C'est l'artiste qui faisait partie du groupe Fleetwood Mac. Okay, oui, oui, tu, oui, tu sais. v o i l à c'est bien, puisqu'on parlait de, de blues, Bah justement, un petit peu de blues. The One Tones, I Want You. you. you, baby, baby, I you Let me whisper in your ears. So, some stood. Honey, I know it's the first time. In w e s e l f together, in t m e corral, i n s e t it p l a i n d o n t y o u Give me just one fun a Écoutez Label Rock sur le 89.4. Merci pour votre fidélité. Si vous nous rejoignez,、eh、ben, sachez que vous allez écouter de la bonne musique pendant deux heures, du moins jusqu'à 20 heures, puisque vous avez raté déjà 47 minutes. Mais qu'est-ce que vous faisiez, franchement、euh, Label Rock ou Label Blues, hein, plutôt, de、ouais. One Tones, I Want You. Donc l'album s'appelle I Want You. Tous les titres s'appellent I Want You, puisque c'est un album hein, qui compile uniquement des reprises du titre I Want You. On vous a dit hein, des reprises de Dean Martin, Kisselvis Costello, Bob Dylan, Tom. Tom w a i t s et puis celui qu'on s'est écouté, Christine Perfect. Et puis à l'instant, un artiste que tu aimes bien, Simon, c'est Son of d a v e Et en plus, et en plus、oui. il passe à Saint-Étienne、euh, ouais, le, cool, le 3 octobre. Ouais, parce qu'il est de retour <rire> en France hein, pour une tournée en octobre et en novembre. a v e C'est c au fil, Saint-Étienne, que ça se fait.、Ouais, ouais, et ça sera donc le. C'est le, le, le 8 octobre par... Non, le vendredi 3 octobre. Le vendredi 3 octobre. Ah Tu t'es mélangé. t as trop、ah, de dates, Simon, c'est ça.、Voilà. Euh, le vendredi 3 octobre, c'est un vendredi. Soir, il faut absolument aller voir le canadien Son of Dave. On vient de s'écouter son nouveau single.、Hein. Ça s'appelle Hellhound,、euh, un titre original paru sur son dernier album. Mais là, ça ressort en single avec un remix signé Boombas, tu sais, une des deux moitiés du duo français Cassius.、Euh, C'est drôlement bien. Un single disponible sur un label qui s'appelle Cartel. C'est distribué en France par n a i v e、euh, à noter qu'il existe un blog pour Son of Dave et vous, dessus, vous pourrez trouver une reprise plutôt surprenante, plutôt sympathique du Harder, stronger, better, faster des Daft Punk. Version Son of Dibes, c'est vachement bien foutu. voilà.、Euh, après une petite page blues, bah tiens, c'est pas souvent qu'on en passe dans la Bell Rock, mais quand on reçoit des bonnes choses, et bah on n'hésite pas. Un petit peu de, de hip-hop,、ouais, tiens, dans、younger. la Bell Rock, avec un duo de Chicago hein, qui nous rappelle un petit peu Run DMC et le hip-hop un petit peu old school, on va dire, des années 80.、Euh, ce duo s'appelle The Cool Kids, c'est Mikey Rocks et Chuck English. Ils sortent un album qui s'appelle The Bake Sale. Yeah. Uh, uh,、yep. Yo, u p y Mike, what it is, yo. I'm just chilling like a villain, grinding daily, cause I can't get a nine to five, so I'll grind my rock, you dig, you know, this cool. I'll take you to school, that's what I do, yo, chuck.、Uh, uh. I rock. If you don't think so, nigga, kick rocks. Get h e time on clocks, the boom on box. You like us, homie, that's h o g w a s h Boombox on my shoulder, and she started walking over like, yo.、Yeah. Look me up and down, and if looks get killed, she'd be in jail. Well, I hope you got the key, she got me as well. But I wanna let her out, cause she gets ill.、Um, but I get iller. Freeze, now、I、take my picture.、Yeah. Mm -hmm. 5.0 GT, that is. r o c k top roof with the dates on the wheels. Got face in the back, back to the front. I can hear the switch and make the t r u n k lift up. Let me hop in it, let me lace my kicks. Then flip the sidekick. p e e e my options、yeah. go down the list like,、mm, not that one. Maybe h e r r y them all, but that's after. I find out just what she's after. If it's dope, then she gotta get gone. She'll never get a call like broken phones. And I suppose that s h e gonna call me. I'll take her and her. I'll take all three, but the truck that I'm in's only got two sides. Seats and I m in one, know so you w know h ain't t that That means that means t s s d e c i i o i in the women line If it's nine, take it seven up. Like m women e the Hop seven take got no penthouse. We party on the rooftop. Brand new blazes r that came from Malaysia.、Uh -huh. Grab the turntable and s m a c k your DJ. If he don't play us, we rock it to the AM. So you niggas better wake up. Yeah, come、yeah. on. you Jump Around, 16 ans hein, quand même ce titre, puisqu'il est sorti en 1992, signé House of Pain, un groupe de hip-hop américano-irlandais qui a produit trois albums au début des années 90. Enfin, ça c'est la chanson la, la plus célèbre hein, quand ouais, même. Oui, c'est la chanson qui passe dans toutes les bonnes soirées. Oui, exactement, ouais. <rire> et dans la belle rock aussi, ça fait plaisir. Merci Simon.、Euh, le chanteur, hein, leader du groupe hein, qui s'appelle Everlast, qui a ensuite décidé de poursuivre une carrière solo, provoquant bah, oui, la fin du groupe, hein, ça n'existe De plus House of Pain. En tout cas, il y a un album hein, qui n、euh, nouvel album pour Everlast. Je crois que ça sort、euh, peut-être demain ou en tout cas dans le fin, hein, fin septembre, là, il me semble.、Ouais. Euh, donc voilà, à surveiller. Tiens, et puis puis q u e en général on associe bien le, le hip-hop avec le skateboard, on voulait absolument vous parler d'un événement qui va se passer dimanche prochain du côté du, du skatepark de Rouen, c'est-à-dire près de, du Nauticum, hein,、ouais. près de, de la piscine. Ça s'appelle le Trash Bitume Contest,、euh, organisé par l'association justement Trash Bitume et notre ami. Denis Noël, hein, alias Double.、Euh, toi, tu t as traîné du côté de Biarritz hein, cet été, Simon, et tu me disais qu'il est, est connu de partout.、Hein. Ah oui, oui, oui, depuis pas mal de temps déjà. Ouais. Ouais, donc ça va se passer, et en plus c'est entièrement gratuit, ça va se passer dimanche prochain, 21 septembre, avec pas mal de lot à gagner. Enfin bref, il y aura des bons skateurs, mais bon, pour en savoir un peu plus, bah, autant demander au maître du skateboard, hein, monsieur Denis Noël, de nous donner quelques explications supplémentaires. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Ben, salut, je me présente, je m'appelle Denis Noël. <rire> Pas faire comme dans le film Bernie, 37 ans, bientôt 40. Non, non, faut pas dire l'âge. Merci de, de nous rejoindre hein, dans, dans la b e l l Rock. Alors, apparemment, on te surnomme le José Bové du skateboard. Pourquoi Oula, parce que je, je suis un petit peu en colère contre toutes les villes qui interdisent la pratique de la planche à roulettes et qui nous interdisent de nous déplacer. Pour moi, c'est une liberté individuelle. D'accord. Moi aussi, j e s s a i e le skate et je fauche pas mal aussi. Mais les gens, c'est moins bien quand même. <rire>、euh, donc, on va revenir un petit peu sur l'historique du skate.、Hein. Le skate,、euh, au point de vue mondial, ça a été créé. Quand euh, dans les années 70, on va dire、euh, des surfeurs qui étaient en manque de vagues et qui ont mis des,、euh, des roues sur leur planche de surf. Allez, on skate aussi du côté de Rouen. e h oui, <rire> alors il y a plusieurs choses il y a un magasin, je... oui, un magasin qui s'appelle Alternatif, qui est au 44 rue Charles de Gaulle. Donc je suppose qu'on trouve qu'est-ce qu'on trouve dans ton magasin e h b e n on trouve、euh, des sables, des skateboards, des roues, des snowboards,、euh, et puis、euh, pas mal de s a b l e s aussi. Voilà, 10% des personnes qui passent sont des skateurs, les autres, c'est des gens qui aiment bien, bien s'habiller un peu plus fun. D'accord, donc il y a le côté un un petit peu trendy, un petit peu le côté fashion je suppose. Ouais, si on veut, fashion rocker un peu quand même.、Euh, au point de vue de, des âges, je pense que le, les, les plus jeunes ont quel âge par exemple Allez, On va dire que ça va de 12 à 25 ans. Mais bon, il n'y a pas d'âge restrictif pour faire du skate Non, non, il n'y a, a, a pas d'âge, mais il vaut mieux commencer tôt quand même. Ouais, parce qu'après les articulations, les joints, tout ça, c'est un voilà, peu. Voilà, l'articulation, le centre de gravité, l'équilibre,、euh, on l'a beaucoup plus à 15 ans qu'à、euh, qu 40 ans. Il y a donc le magasin, il y a aussi une assoce sur One. Il y a une association qui s'appelle Trash Bitume qui a, qui a 12 ans. q Une o association qui a déjà fait pas mal de choses et puis. là Qui a après se redynamiser depuis deux ans, on va dire. Alors, il y a un événement qui va se passer dimanche prochain, ça sera le 21. Parle-nous de, de ce qui va se passer. Il y a un nom qui est plutôt sympa hein, sur ce contest. Alors, il s'appelle Trajubitum Contest.、Euh, ça commence à 11h pour les, les trainings, ce qu'on appelle les entraînements, jusqu'à 19h. Au niveau du public, qu'est-ce qu'on va voir ce jour-là Alors, au niveau du public, c'est tout âge. C'est tout âge, donc vous pouvez venir, vous pouvez vous lâcher,、euh, crier, danser,、euh, faire les supporters. Il、euh, y aura de l'ambiance. Il y aura une sorte d'initiation aussi pour ceux qui veulent essayer ou Oh, ça c'est toujours possible.、Hein. Il y a une initiation, il y a des animations autour, il y a une exposition photo, il y a un air de flat BMX, il y a plein de choses. Alors une compétition qui va durer toute la journée avec un niveau qui va être assez relevé quand même.、Hein. Oui, assez relevé parce qu'on attend quand même、euh, dans la région Rhône-Alpes, q u on a la chance d'avoir des... quelques skateurs qui sont dans les meilleurs européens et i l devraient être présents ce jour-là. Ça se passe tout du côté du Nauticum Ça se passe tout du Nauticum, voilà. Tu disais qu'on pouvait danser aussi parce que c'est vrai que le skate est souvent、euh, synonyme de, de, de musique assez rock'n'roll ou de hip-hop. Oui, oui, voilà. Bah, disons que le skate, c'est quelque chose qui est vraiment très bien puisque c'est un sport individuel. On peut en faire quand on veut et on peut. On, bah, voilà, comme au foot, on ne peut pas se mettre son MP3 en même temps qu'on joue. Et là, on peut le faire. C'est un sport qui demande de la créativité, qui demande plein de, plein de choses, enfin, et sur se passer soi-même. Donc voilà, c'est assez bien.、Et、puis ça va bien aussi avec la musique. Est-ce qu'il y a eu des courants musicaux justement qui sont nés de, de, de la skate Est-ce qu'il y a eu une sorte de skate m u s i q u e un peu Ouais ouais, il y a ce qu'on appelle le skatecore quoi,、euh, de la musique un peu euh, rock,、euh, rock'n'roll, punk rock,、euh, beaucoup d'influences comme、euh, les, les Ramones,、euh, les Sex Pistols et puis on va dire le, le courant、euh, hardcore. D'accord, on fait pas dans le, la musique classique en gros quoi Non, pas du tout mais on peut très bien jouer du piano et être skater aussi. Évidemment, évidemment.、Euh, le mot de la fin Denis Ben je sais pas, venez nombreux, venez découvrir, venez vous éclater quoi, on est là pour se lâcher, il faut faire bouger un petit peu la scène rouanaise. Et on viendra donc, hein, ça sera le dimanche prochain, 21 septembre, un dimanche qui s'annonce somptueux, hein, puisque nous, ça, on pourra faire des, des, plein de choses hein, du côté du, du skatepark、ouais, tout au y... long de la journée. Et le soir, on pourra écouter de la bonne musique. Ouais, et il y aura de l'ambiance, connaissant、ouais. l'animal.、Euh... Ouais, non, je pense que ça va plutôt le faire. Donc, Daniel Noël, notre invité, alias Double. Prochain invité dans l'émission, c'est à une demi-heure à peu près, puisqu'on accueillera Carole et Nico du groupe Wax qui vont venir défendre leur troisième album. Ils nous en parler Un petit peu plus, un album qui s'appelle A coeur ouvert. On aura l'occasion d'en reparler donc d'ici une demi-heure. Trash Bitume Contest le 21. Le soir, on vous parlera un petit peu plus tard aussi dans l'émission d'un groupe argentin qu'on aime beaucoup dans cette émission qui s'appelle Los Alamos. Mais bon, pour faire la transition entre le hip-hop, Denis Noël et puis un petit peu de rock, on a pensé qu'un petit Rage Against the Machine ça serait plutôt sympa.、Mm -hmm. euh, groupe qui mélange donc le rock, le metal avec le funk et le rap. Killing in the n a m e o f ça va. Ça te p l a i r e Sarah, puisque c'est le générique de fin du Matrix. Je sais que tu aimes le film Matrix. Peut-être tu n'as pas écouté ce remix signé Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux, un producteur français responsable, souvenez-vous, pour la marionnette Flat Eric pour Levis. Rage Against the Machine dans la Belle Rock, Killing in the Name of Love. Monsieur Oiseau, remix. Now you do what they told y o Now you do what they told y And I can do what they told you. I c a do what they told you. I c a do what they told y And I can do what they told y And I can do what they told y And I can do what they told y And I can do what they told you.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 Mais comme notre <rire> guitariste préféré Ulrich les appelle d'ailleurs, tiens un petit coucou à Ulrich qui sera un、cool. des premiers musiciens à ouvrir la nouvelle saison des Mardis du Grand Marais. On en parlera un peu plus en détail avec Laure Cessin, l'organisatrice, enfin une des organisatrices. Ça sera dimanche prochain dans la Belle Rock, puisque、eh、Ulrich tiendra la guitare pour le groupe de Sylvain Giraud. Ça sera donc l'ouverture de la nouvelle saison des Grands Marais le 23. On y revient un petit peu plus en détail, même beaucoup plus en détail. La semaine prochaine.、Euh, Jaguar Love, c'est ce qu'on vient de s'écouter. Un album qui s'appelle Take Me to the Sea,、euh, paru cet été chez Matador, distribué encore une fois par Beggars Banquet. Un trio américain, hein, Sarah, trois,、mmh. trois mecs. Enfin,、ouais. euh, plus la petite chanteuse hein, qui fait du bruit.、Hein. Bah oui, Cody J. et Johnny. Ouais, avec des anciens membres d'un groupe qu'on aimait bien qui s'appelait les Broad Brothers qui n'existent plus.、Ouais. Euh, voilà, ils ont terminé dans Jaguar Love avec aussi quelques membres de Pretty Girls, Mike Graves. Euh. La particularité de ce groupe, c'est le, les talents de, de Johnny. En fait, c'est même pas une connue, c'est un mec. Hein, je viens de m'apercevoir. en fait. Ouais, mais je sais pas si est-ce q u il y a les deux qui chantent. Parce que moi, j'étais persuadé que c'était une voix de fille. Mais bon. Bah, écoute, je disais un truc qui disait que justement, une petite revue sur le, le net, je sais pas si c'était le NMI qui disait que Johnny Whitney, justement, quand il chante, c'est un petit peu comme Robert p l a n t de Led Zeppelin qui aurait pris un peu trop de stéroïdes. <rire> Ou alors Perry Farrell, tu sais, le chanteur du groupe j e n s Addiction, s'il avait changé de s a i e C'est un peu ça quoi. Ouais, ça se peut, ouais. En tout cas, l'album est bien.、Hein. Take Me to the Sea, Jaguar Love, si vous aimez, c'est 10 morceaux comme ça quoi. Ou Sa Queen pendant 10 morceaux. Ah,、oh, super Si c'est votre style de musique, Et b allez-y. Jaguar Love. <rire> et puis, juste avant, un mélange de, de, de, de, de hip-hop, d'électro, de, de funk, de rap, de rock, de m e t a l avec le remix signé Monsieur Oiseau, Rage Against the Machine. Et on a fait une petite parenthèse hip-hop dans la Bell e Rock ce soir. On a oublié de vous parler de, de l'essentiel aussi. C'est le festival Potocaré. un Gros festival,、ouais. Saint-Etienne, c'est le 25 septembre au 5 octobre. Alors,、euh, rapidement.、Hein. ouais rapidement Concert, s graph, DJ, danse, beatbox, slam, basket, théâtre, l'univers hip-hop au sens large. Ouais, on u a i s o redonne les dates Alors, c'est à Saint-Etienne du 25 septembre au 5, au 5 octobre avec plus d'infos sur leur site myspace.com/slash poto carré, p o t o s c a 2 r e s tout attaché. Voilà, poto carré, allez faire un petit tour sur、Quatrième、le site,、ouais. même a l l e z sur Google, t a p e z poto carré. Carré, je pense que ça va le faire.、Oui. Euh, festival hip-hop du côté de Saint-Etienne. On va marquer une petite page de publicité et après on revient avec un concert, un événement. Ça sera dimanche prochain, ça sera du côté du Terminus avec un groupe argentin qui s'appelle Los Alamos. Et on accueillera aussi dans quelques minutes、euh, le groupe Wax.、Hein. Enfin, pas, ils ne sont pas tous venus nombreux parce qu'on est une petite radio on n'a pas un grand studio.、Non. Donc on a fait la, la sélection et c'est Nico et Carole e s t c qui s'y collent pour défendre donc ce nouvel album qui s'appelle À cœur ouvert.、Euh, ne bougez pas, on revient juste après la pub. Hello.、Uh -huh. Virgin Radio, Rohan. La Belle Rock de retour sur le 494, Virgin Radio Rock Star Music avec des stars qui nous viennent de l'Argentine. On vous en parle depuis un bon moment de ce groupe Blues Made in Argentina. Il s'appelle Los Alamos, un des groupes phares de la scène indépendante argentine. Ils sont actuellement en tournée en Europe avec notamment des concerts en Allemagne, en Suisse et surtout en France, puisqu'ils vont arriver le 20 septembre prochain. Ils seront à Lyon au double 6 et ils feront un crochet exceptionnel. À Rouen le dimanche 21, ça sera dimanche 21, donc le dimanche prochain.、Mmh. Euh, ça va se passer du côté du bar, le Terminus.、Euh, c'est vachement bien. Un, un, un album qui est sorti, leur premier album, sorti le 15 juillet dernier.、Euh, un album qui a été élu coup de cœur des disquaires Fnac. Je crois qu'il y a e une u grosse page dans Rock n Folk. Enfin bref, c'est du lourd qui va venir du côté du, du Terminus. Et on remercie、euh, Stéphane, hein, Stéphane Daumur, pour les faire venir. Ça va être vachement bien. Et j'espère que vous allez être très, très, très, très nombreux à venir. Euh, les applaudir parce que franchement ça vaut le coup et ils viennent d'Argentine, c'est pas demain qu'on va les revoir en France donc il faut absolument aller y faire un petit tour. il s a u r a t u Simon Je compte sur toi.、Oh, bien sûr, après、ouais. le, le contest de skate, bien sûr. Bon, je compte sur toi pour <rire> rapatrier tous les Rouennais et les Rouennaises. Ah、si、ouais, ouais, Ça marche Bon, très bien. Et vous venez nombreux,、hein. la musique live qui va recommencer de plus belle hein, dans la région, puisqu'il y aura donc Los s Alamos et deux jours plus tard, il y aura les Grands Marais. On vous rappelle, on en reparlera la semaine prochaine avec Laur Cessin qui viendra nous, nous en dire un petit peu plus. En attendant, et、eh、b e n On va se découvrir、hein. on va d é ce o u v r r i c groupe Los Alamos qui sera donc au terminus dimanche prochain. C'est le titre de l'album, c'est le titre du morceau qu'on qu qu va écouter maintenant. Ça s'appelle El Fino Arte de la v e n g u e n z a Argentin, Los Alamos, avec Elfino, Arte, Della v a n g a n z a Ils seront donc au terminus, on vous le rappelle encore une fois, dimanche prochain. Si vous êtes fan de mélodies country, folk et rock, avec un son qui nourrit la soif des grands espaces comme ça, et puis la soif, ça tombe bien, hein, dans un bar, ça, ça, ça devrait le faire,、hein. il faudra y aller, ça sera à partir de 20h30, juste le temps d'écouter l'émission Label l la e Rock. Voilà, très bien. Allez, on retourne avec notre album coup de cœur de la semaine, c'est celui d'Emilia Torini. L'album s'appelle Me and a r m i n i un nouvel qui serait tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Gun. C'est Notre album coup de coeur de la semaine, Emilia Torini, son cinquième album, Me and Harmony, disponible, je vous le rappelle, sur le label Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet. Hein, toute la musique assez variée, hein, tout, tout l'album est vachement joli comme ça, avec pas mal de, de trip-hop, un pop très acoustique,、euh, drôlement, drôlement bien. Allez, Sarah, on a fait quelques voyages du côté de l'Angleterre. o、oui. n sait hein, maintenant la preuve dans la Bell e Rock, les Anglais savent faire de la musique, de la très bonne musique, mais Yahoo! chose aussi qui est vraiment caractéristique de ton pays, c'est l'art et la culture du thé. Cup of tea Ouais, cup of tea, please. Ouais, cup o tea Ouais, beaucoup de thé, c'est vraiment.、Euh... Ah、bah oui,、eh、c'est toujours l'heure de thé. Allez, n o u mais c'est toujours tea time. Hein, en, en, moyenne, pas... en moyenne, l'anglais,、euh, chaque jour, il boit combien de tasses de thé Ça dépend combien de personnes sont dans ton équipe au boulot. D'accord. Parce que, e、euh, n Angleterre, c'est un truc, hein, qui, qui, qui est toujours chez les gens qui travaillent, c'est que chacun fait son tour de faire le thé des autres. Oui. Donc, si t es dans une, une équipe de 10, tu vas boire un e dizaine de tasses de thé. D'accord, c'est chacun sa tournée. Quoi, chacun、gros. sa tournée. Et、euh... ça commence tôt. Hein. Okay,、ouais. Vous、euh... avez plusieurs toilettes, non, je pense, dans les boîtes anglaises、euh, ou pas Oui, c'est vrai, c'est un petit peu un diérétique, mais bon, comme ça, au moins, on sait que les aigus marchent bien. Alors, les Anglais, ils aiment tellement le thé qu'ils sortent des compilations <rire> sur le thé. faut le <rire> faire normal, quand même. Ah、euh, non Cette compilation qu'on a reçue qui s'appelle,、euh, Bah tiens, je te laisse prononcer. Teeism. Teeism, ouais.、Euh, la particularité de, de, de cette compile, c'est qu'il、oh, y a plusieurs. Ouais. Donc, le label hein, qui s'appelle Static Caravan, qui a commissionné plusieurs artistes、ouais. euh, pour créer une chanson. Qui、le、va bien、thé. avec le thé,、voilà. pour boire le thé et qui parle du thé, tout simplement.、Voilà. c'est ça Il y, y a un titre, je n'appelle pas le mot exactement, mais c'est pour、euh, bah, pour chauffer l'eau. Par exemple, quelqu'un arrive chez toi, une copine,、oui. ou un copain, il est en larmes, oh là là, c'est moi. Comme mais, en ce、ouais. moment, il y, a, il y a vraiment le plus gros chagrin du monde. Bah, la première chose que tu dis, c'est Allez, je vais chauffer l'eau. D'accord, très bien. C'est une,、ouais. une réaction、euh, tout de suite. Quoi. Bah, oui,、okay. exactement.、Ouais. Alors en、ouh. tout cas, cette, cette compilation hein, qui va sortir bientôt sur le label. Static Caravane, on retrouvera d'ailleurs pas mal d'artistes, Tung, Serafina, s t e r Lord Jim et encore plein d'autres. A noter aussi qu'il y a des extraits à écouter sur le site officiel du projet. Et vous retrouverez évidemment le lien sur le blog de l'émission, on vous le r d o n n e encore une fois, c'est http://labelrock.blogspot.com. Et ben on s'en écoute un extrait de cette compilation, justement Tung, avec un titre qui s'appelle Show Vite. Ils disent pas où, mais bon, c'est Show Vite.、Euh, Sarah, allez. o h Show Vite. Et ben on est parti tout de suite. The following brave men are historically said to have participated in the Boston Tea Party. That cold December night in 1773. But no attempt was made to resist us. Take your tea and shove it. Take your tea and shove it. Joseph F. Lay, Benjamin Adams, Anemie Armstrong, Moses a X. s t e l l William Babbitt, George Bacon, Nathaniel Barber, Samuel b a r n a r d Henry Bass, Joseph Bassett, Edward Bates, Evan Beals Jr. It's been a long time since we met John Crane, Robert Davis, John、De、C. A. R. T. R. E. T. David Acker. D.O.L.B.E.A.R. George Dutman Joseph E.A.Y.R.E.S. Benjamin Meese William Etheridge Samuel Fenno Samuel Foster s a m u e l f r o t h i n h a m Jr. John f Benjamin Margaret Johnny e d m o n Getz We'll do the work、JJ. while they sit with e been a long time since we met. the r e t Okay, l o d be you rest, t a k what you can get. w e o r k i l e e y r e i a g e s r e i a g e s r e It's e o n g i m Now you can take your tea and shove it We'll set you free with the key in the sea The people will forget L'album s'appelle t e a s o m une compilation qui tourne autour du thé avec d'excellents artistes comme t o n g par exemple, Chauvite. Dans quelques minutes, on va retrouver Nico et Carole du groupe Wax. En attendant, on continue avec la musique. Kelpé, une sortie, il avait sorti un album en février. Voilà, sort maintenant Extra Aquarium. C'est une compilation de remix de titres de cet album,、Au、dessus de très bons artistes, des remix signés s Zombie Zombie, Fulgans, Wes, Coates, Architects. The Boats, The Oscillation, c'est sur DC Recordings, ça sort le 6 octobre prochain. Et ils seront en concert à la Maison de l'étudiant à Nantes le 9 octobre prochain et tout de suite dans la Belle Rock. Très belle nouveauté électro dans la belle rock. k e l p Kelp ou k e l p Je ne suis pas trop sûr. Est-ce que tu sais comment ça se prononce, toi, Simon, ou pas Kelp. Kelp. Ouais, ouais. Allez, on、toi. va dire Kelp. Kelp <rire> avec Shipwreck Glue, une extra version signée bah, par l'artiste lui-même. Kelp. On vous disait, c'est une compilation de remix qui va sortir sur le label londonien DC Recordings. Ça va sortir le 6 octobre prochain. Et encore une fois, si vous nous écoutez du côté du podcast et que vous habitez du côté de Nantes. Et、eh、ben, ça va le faire, puisqu'ils seront en concert. Le 9 octobre prochain. Voilà. Ça, ça va être très, très, très bon. En parlant de, de concerts, il y a des concerts qui viennent du côté de la salle Pierre-Hénon de Mabli, avec un groupe、mm -hmm. très connu, du moins dans la région Renaise, et puis un petit peu partout aussi en France. C'est les Wax. Ça va être donc les 25, 26 et 27 septembre prochains. o r t i e officielle de, du, nouvel album, hein, le troisième, le 17 septembre. Et、euh, eh、ben, c'est, s t quand ça, le 17, c'est, dans trois jours, c'est ça.、Euh, ouais, ça va se passer、oui. donc du côté du Forum Espace Culture, avec la particularité, c'est que c'est une semaine avant, puisque la sortie générale est le 24. Et si vous êtes les 100 premiers acheteurs de cet album, une place de concert offerte pour aller voir,、euh, applaudir Wax, donc à la salle Pierre et non de Mabli, les 25, 26 et 27 septembre prochains.、Euh, je suis conscient que ça fait beaucoup de dates à se souvenir, donc、ouais. euh, encore une fois, v i r g i n r a d i o r o a n e o r a n g e f r et on vous marque tout ça sur un email, il n'y a pas de souci. En attendant, la semaine dernière, Et Nico et Carole sont venus dans les studios de, de Virgin, on a discuté un petit peu, on a, on a débattu le b i f s t e c k un peu comme on dit,、hein. on a parlé de cet album donc à cœur ouvert, voici ce qu'ils avaient à dire. Salut c'est Nico, chant, guitare dans Wax. Salut c'est Carole, piano. Allez on va revenir donc sur cet album, un troisième album, un petit retour donc rapide hein, au niveau discographie, vous avez commencé quand Le premier album était en 2004, c é t a i t Tentation. Un monde ensuite qui est arrivé en 2005. Voilà. Et à cœur ouvert en 2008. Le troisième album, donc. Exactement.、Voilà. Alors, c'est souvent qu'on écoute les musiciens hein, qui, se, qui se plaignent un petit peu comme quoi le deuxième album c'est toujours un petit peu un cap difficile. Je pense que le troisième ça doit être encore pire ou pas、ah、Non, mais pour nous, le deuxième ça s'est super bien passé. En fait, c'est une évolution constante, mais quoi que je trouve,、euh, on, on est content à chaque fois de ce qui nous arrive. Enfin, voilà. On est content.、Voilà. On est content. n t n t o u t se passe bien.、Euh, là, le troisième album, c'est pas franchement difficile. En fait, sa gestation a été assez longue.、Euh, ça fait trois ans depuis un monde parce qu'on a eu、euh, des petits changements de line-up. Il y, y a Rudy qui est arrivé、euh, un peu de temps après un monde. Et, Et... puis il y a eu la Tournée quand même qui est dure, p e un petit moment, donc on pouvait pas non plus refaire un album pendant la tournée. On a besoin de, de digérer tout ça un petit peu. Voilà, ouais ouais les concerts, franchement, quand on en fait, je sais pas, on en a fait peut-être une centaine après un monde, et voilà, ça nous prenait vraiment du temps. Puis bon après, on a eu un petit peu des projets parallèles, chacun aussi, dont, dont on s'est pas mal nourri pour l'album, justement. Et donc il y a Romain qui est arrivé à la basse il y a un an. Il y a un an à peu près, ouais, aussi, qui apporte aussi ç a touche à lui. enfin Il y a toute une évolution comme ça, et、euh, il faut que ça mûrisse. Et... Justement,、euh, quel, quel enseignement. Quel, quel bilan vous avez tiré un petit peu après les, les deux premiers albums Quand vous êtes posé un petit peu, est-ce que vous vous êtes dit o n change d'orientation musicale ou on reste un petit peu dans le même trip Alors, nous, en fait, on n'a jamais vraiment écouté ce que disaient les gens parce qu'après, tu vois, notamment au, sur le plan local, des fois, t as des trucs qui se passent, des trucs qui se disent, enfin voilà, il ne faut pas faire attention à ça, je pense, sinon tu zappes tout. On ne s'est pas pris la tête, on a notre style, on fait, on fait ce qu'on a envie de faire.、Euh, et là, on a, on a vraiment évolué, je pense, quand même, niveau musical. On a commencé à bosser vraiment plus、euh, collégialement, quoi, vraiment、ouais. plus tous ensemble.、Euh... La Guitare e n p i è d e sur le piano, non, parce que le piano il est très important. Non, il est important. important. Est bon, on parlera justement de la couleur musicale un, un, un petit peu plus tard. On va revenir sur la démarche originale de ce troisième album, c'est-à-dire proposer au public, aux fans notamment, de devenir coproducteur. Ouais, c'est assez, assez unique cette forme en fait. Parce que bon, la, la souscription ça s'est déjà fait. Il y a pas mal de, de, de groupes qui ont fait qui ont fonctionné avec ce système.、Euh, le sponsoring aussi. Nous, on s'est dit en fait que plutôt que d'avoir, je sais pas, une grosse maison de disques qui met tous les sous sur la table pour enregistrer l'album et qui nous dit oui.、Euh, Faites ça comme ça et ça comme ça. On s'est dit, on tient un coup à quoi finalement dans le groupe C'est garder notre indépendance artistique, c'est pas compliqué, savoir、euh, ce qu'on veut et l e m e n e r jusqu'au bout. Et là, c'était le meilleur moyen pour faire ça. Donc, on, on a cogité ça depuis un moment avec Coach notamment qui avait cette idée derrière la tête、euh, depuis un petit moment. Donc, on a pris 3-4 mois à peu près pour faire le tour de toutes les entreprises, tous les commerces locaux. Il y a vraiment de tout là du coup. Alors, il y a combien de, de souscriptions en tout On est à 500 partenaires, je crois.、Hein. Il y a un peu plus avec les particuliers Mais voilà, et du coup, ça c'est énorme parce que avant. sa sortie l'album on l'avait déjà vendu à 1400 exemplaires quand Même plus de moyens financiers hein, sur cet album, ouais, c'est clair. Bah, notamment au niveau du studio, on a enregistré、euh... dans un super studio à、euh, la Hacienda à Tarare. Voilà, avec un ange des o n s t é p h a n e Pio, Royal, le maître、Royal. du son.、Et、Nico, c'est un peu une deuxième maison là-bas, finalement. Ouais, moi, j'aime bien, <rire> non, mais quand t accroches vraiment bien artistiquement quelqu'un,、euh, forcément, t as envie de rebosser avec lui,、quoi. Donc, moi, j'avais je... bossé avec lui pour pour Nao pour m o n projets o l o et,、euh... et j'étais ravi. Comment ça s'est passé, par exemple, pour toi, Carole, un petit peu d'appréhension quand même d'aller dans un lieu m y t h、euh, i q u e Un peu, ouais, surtout impressionné par Stéphane en fait. Je suppose que c'est chaleureux à la fin, c'est amical. Ah, c'est génial, ouais, plein d'émotions en fait. Il y a plein de trucs qui ressortent et、euh, c'est énorme. Bah, tu sais, on était, on était vraiment enfermés、euh, 10 jours dans le studio, juste、euh, à côté,、ouais. tous ensemble. Donc, c'était vraiment énorme. On vivait vraiment ça、ouais. hein, tous ensemble. Et en plus, Kroll avait un grand piano à queue. Un, un super piano.、Et、tu vois, on a fait des b a s de b a s s e piano, guitare,、euh, chant, un petit peu tout, tout à la suite comme ça. Et ça, c'est. On voyait les morceaux grandir、euh, au, au fil des jours en fait, pendant 10 jours.、Euh, on alternait un petit peu pour.、Euh, pour se reposer pour les se doigts, reposer, parce qu'il、euh, faut pas déconner.、Euh, <rire> c'est <c> <rire> fatigant quoi, Mais、euh, <rire> non, non, mais c'était franchement énorme comme expérience. Nous, on avait une idée précise de ce qu'on voulait, on savait où aller, et,、euh, et du coup, lui, il, il nous laissait vraiment la liberté qu'on voulait. Il n'y a pas eu de gros changements par rapport au départ et à l'arrivée, donc le, le、mm -hmm. produit fini, c'était un petit peu ce que vous aviez en tête. Ah, carrément. Mais on avait、ouais. fait un gros travail avant, en、enfin, fait. Ouais, on est, on est ravis, quoi. C'est vraiment ce qu'on attendait, ce qu'on voulait au niveau du style, tu vois. C'est vraiment quelque chose de cohérent, il de... n'y a pas de, de, de son bizarroïde, d'arrangement, de machin. On ne s'est pas pris la tête, ça va droit au but. Voilà, les chansons sont telles qu'elles, le son est vachement homogène tout le long de l'album. Quelle est l'ambiance musicale ou alors comment tu le compares par rapport au, au deuxième et au premier Plus rock J'ai l'impression que c'est plus, plus rock. En fait, il y a deux types de morceaux sur cet album. Il y a vraiment un petit peu tout ce qu'on voulait y mettre. Et, et le type de morceaux qu que nous on affectionne, c'est à la fois、euh, des morceaux courts, efficaces, machin, de, de, de 4 minutes, tu vois, c o u p l e t refrain, machin, qui se prennent pas trop la tête. Et à la fois des trucs vachement plus alambiqués, qui vont chercher vachement plus loin. On en a 2-3 dans ce cas-là. Qui dure 8 minutes, o、voilà. u a i s par exemple. <rire> Ou、euh, voilà, où on se fait vraiment plaisir, on se、enfin, laisse vraiment porter par la chanson, en fait. Il y a des ambiances différentes qui arrivent,、euh, voilà, tu, tu, tu voyages en fait. Ce titre、ben、En fait, ça représente à la fois les, les, les textes vraiment、euh, qui, sont, qui sont vachement plus personnels cette fois. Franchement, moi, le thème dominant, je trouve que c'est vraiment les relations entre les gens. Au niveau des paroles, c'est toi, Nico, le, le responsable C'est toujours moi le, le fautif. Je... Tout est accepté en général, Carole Oui,、okay. bah, moi je suis blonde, je comprends pas tout. Il <rire> fallait le préciser. <rire>、ouais, c'est de...、Ouais, de la radio, ça se voit pas. Elle s Elle est vraiment blonde. Eh ouais, grave, on n'y peut <rire> rien, on fait avec, on s'habitue à force. Et donc, à cœur ouvert, pour revenir là-dessus, c'est aussi un petit peu voilà, un, un clin d'œil à, à la générosité des gens sur cet album, parce que du coup, ben, 500 partenaires qui sont vraiment donnés pour cet album, ça fait, ça fait super plaisir, et voilà, donc c'est un petit peu le mi-chemin entre tout ça. Alors, justement, tous ces partenaires ont déjà reçu l'album, oui ou non Ouais, ouais.、Oh oui. euh, les retours positifs Pour l'instant, Plutôt, oui. Ouais, sans, ouais, ouais. au niveau des dates de sortie officielles, hein, pour ceux qui n'étaient pas partenaires, c'est le 24 septembre. On fait trois concerts de lancement le 25, 26 et 27 septembre qui sont du coup complets parce que c'est réservé aux partenaires et tout ça. Il y aura d'autres dates de prévue, s du coup, bien, bien sûr. Ouais, ouais. Mais dans les médias, l e s m é d i a s pour l'instant, sur One, il、euh, y a ça. Après, il y a de, de belles choses qui vont arriver dans les, dans les mois qui suivent. Et puis voilà, il y a des dates, il、ouais, y a une date à synthé au fil、euh, le 6 novembre.、Euh, Le réseau de tournée e n train de se monter. On va on jouer au marché également. à partir、années. de janvier 2009. Voilà, voilà. un album dispo、euh, forum espace culture. Ouais. Et aussi par correspondance sur le site. D'accord. On, on s'est pas mal mis aussi au téléchargement légal、euh, sur tous les sites、euh, que tout le monde connaît. iTunes, ce genre de choses Voilà, ce genre de choses,、euh, voilà, ah, genre de chose, exactement. Donc,、euh, euh, l'adresse des sites internet L'adresse du site、euh, www.myspace.com.waxrock. D'accord. Tout simple. Thank you. b a g a d a Velmor que vous retrouverez en intégralité sur le nouvel album donc à cœur ouvert, troisième album des Wax. Allez, on rappelle encore un coup que la sortie officielle c'est donc le 17 septembre au forum Espace Culture avec pour les 100 premiers acheteurs une place de concert offerte pour les concerts qui vont se dérouler donc à la salle Pyrénon de Mabli les 25, 26 et 27 septembre prochains. i n o n la sortie partout, partout, partout.、Euh, L'album imprévu pour le 24 septembre et si vous n'avez pas la chance d'aller les voir à Mabli un petit peu plus loin, hein, le jeudi 6 n o Ils seront donc en concert au fil à Saint-Etienne. On en profite pour donner quelques autres dates, dans... pas bien loin de chez nous. Hein, pas en fait. bien loin de chez nous,、ouais. ça attaque mercredi jusqu'au 21 septembre, hein, du 17 au 21 septembre. C'est r h y d i m Collision, l'anniversaire, le, le 10e anniversaire. Ouais. C'est sous chapiteau Lyon. Alors,、euh, je vais juste vous dire que ça commence un mercredi avec une soirée à 5 euros. Spécial dub avec Brenda Mage,、euh, Rattebiz、euh, et、euh, d u n Dino. Enfin bon, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Faut aller voir aussi sur le site、euh, r e d e e m c o l l i s i o n o r g tout attaché. D'accord, pour un peu plus de dub et d'électro et de reggae, ce genre de choses. Voilà, voilà. j a r i n Effect en avant.、Enfin, C'est parti. Je continue avec le, le samedi 20. Avec、euh, du côté de w a g n e n a y v a g r e y pardon. Ouais, c'est où ça Ça, c'est、euh, Verfort.、Euh, D'accord, c'est pas trop loin, ouais. Non, non, c'est juste à côté de De, de Lyon, Tassin-Ladmi-Lune. Voilà, D'accord, c'est pas du côté de f o r alors, hein, non, parce que f o r c'est pas à côté de Lyon, tu t'es planté. s、ouais. i Oh là non, là, là. là.、Bon, bon, euh... qu'est-ce qu'il y a là-bas Eh b e n Alight r i b e ça se trouve, c'est vu... en Bretagne. <rire> non, non, non, non, non, non, non, non, cher tourné e fly, r o n a l p D'accord, très bien, ouais, c'est grand là, r o n a l p e s Ouais, ouais,、ah, ouais. non, non c'est à côté de Lyon, j'ai le, le petit plan là. Ok, très bien. <rire> Donc,、euh, Alight r i b e qu'on avait vu il y a quelques temps. Forestival, ouais. Donc, je voyais juste ça, déjà la soirée, 5 euros tarif réduit, 7 euros plein tarif. Donc, ça se passe le samedi 20 septembre, Wagneret, à 20h. Décidément, a l l e z passe Festival... au prochain flyer. Il nous énerve celui-là. Voilà, donc,、euh, autre flyer. Donc, c'est le samedi 20 également. C'est du côté de Violet. Donc, ça, c'est dans la Loire, un petit peu、ah、plus loin. Ah, bah,、près. ça, on connaît, oui. Ouais, donc,、euh, samedi 20, il y a Troides, Jésus, ses potes, The Wounded Lions, et puis deux petits、euh, Deux petits groupes,、euh, Verdoret et Anto. Voilà,、bon. donc, c'est en concert le samedi 20 septembre à Violet. dans le 42 à 20 heures. Très bien. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. <rire> Juste le temps de s'écouter deux autres morceaux avant de conclure cette émission qui était riche, hein, avec Raphaël Bajard, Denis Noël, et puis Nico et Carole de Wax. Tiens, on va partir du côté de l'Angleterre. Sorti d'un single、euh, la semaine dernière sur le label b o c k Music.、Euh, six Anglais qui viennent de Brighton.、Euh, beaucoup de fans des gens d'Angleterre dans le domaine de la musique. Par exemple, Marky Smith des Falls qui les adore. Kate Nash qui leur a personnellement demandé d'ouvrir son concert pour elle.、Euh, style musical de ce groupe qui se fait appeler The Guillotines. Mélange de punk et de blues avec une grosse voix et un sax bien mis en avant. à noter que le single a été enregistré et mixé par Paul Hinder, le fils du chanteur de Motorhead. En gros, ça va déménager. De Guillotines avec Stronger. Sorti lundi dernier avec Stronger. Voilà, c'est la fin de cette émission Label Rock. On espère que、euh, ça vous a plu.、Hein. Nous, on s'est bien a m u s é On a eu beaucoup de monde et ça fait plaisir. C'est parce qu'il se passe plein de choses dans le Rouennais. Ça passe encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura donc l'Orsessin pour nous parler des Mardis du Grand Marais. Le retour de Sylvain, puisqu'il sera à l'affiche de ses、euh, débuts des Mardis、mmh. du Grand Marais. Donc, il pourra, bah, qui, hein, il pourra en parler de son projet, évidemment. Ça fera plaisir. Sarah, tu nous en parleras aussi, puisque toi aussi, tu seras sur scène.、Oh. On revient, on vous explique tout ça <rire> la semaine prochaine entre 10. 18h et 21h sur le 89.4. Et ben voilà, on va se quitter avec.、Euh, tiens, un nouveau single. C'est le nouvel album de Kaiser Chiefs. Ça sort le 13 octobre prochain. L'album e premier、euh, enfin l s'appelle o f f with the Heads. Le premier extrait de cet album s'appelle Never Miss、euh, is a Beat. Voilà.、Euh, pas très anglais, ça, tout ça, si, Sarah ouais, never,、uh, miss never, never Miss is a Beat a h d'accord, ok, très bien. Bon. Ouais, pourquoi bon, pas. Parfait. Allez, Kaiser Chiefs, on va se terminer avec ça. Et on se retrouve donc la semaine prochaine entre 18h et 20h. Salut s a r a t Sarah. Goodbye, salut Maya. <rire>、euh, salut Simon. <rire> ciao, ciao. Allez, merci à tout le monde et、euh, Goodbye, restez、Sébastien. fidèles ouais, sur le 84. Merci Sarah. Ciao. Bye bye. bye. bye. bye. Coucou. <musique>